Unité 3. Leçon 3. Exercice 1. Voici la réponse. Trouvez la question avec quel, qui, quand, qu'est-ce que. Écoutez pour vérifier. A. Clara vient avec Léo. Qui vient avec Léo B. Le film commence à 8 heures. Quand commence le film C. Le titre du film Les mignons. Quel est le titre du film D. C'est un dessin animé. Qu'est-ce que c'est E. Le film finit à 10 h À quelle heure finit le film